Bonjour à toutes et tous, Nicolas Sarkozy sous écrou. L'ancien président français a été incarcéré ce matin à la prison de la Santé à Paris. On le rappelle, il a été condamné pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle. Alors un ancien chef d'état français derrière les barreaux, c'est une première Quelques minutes plus tard, l'homme jugé coupable d'associations de malfaiteurs, dans l'affaire du financement de sa campagne présidentielle de 2007 par la Libye, arrive à la prison de la santé. Ses avocats se font ses porte paroles C'est un jour funeste pour lui, pour la France et pour nos institutions. Au moment où Nicolas Sarkozy entre dans sa cellule, ses soutiens sont toujours là et s'expriment c'est assez normal que les électeurs de droite, euh, qui sont un peu orphelins, se disent, euh, voilà, euh, le dernier champion qui a gagné pour nous, il est là, euh, et on le met en prison. Et évidemment, comme c'est Nicolas Sarkozy, ça se transforme en débat politique. Il faut dire que le rassemblement qui était organisé ce matin devant son domicile a été fait et pensé par Louis, son fils, qui a été élevé aux États-Unis, qui est habitué de la communication politique américaine. Et il visait à faire à donner l'image, si vous voulez, de son père comme d'une victime, victime de la justice. D'ailleurs, j'ai entendu dans la foule, la justice doit passer au Karcher. Nicolas Sarkozy est donc incarcéré depuis trois heures maintenant. Premier ancien président à se retrouver en prison. Ses avocats ont déjà déposé sa demande de remise en liberté. Il pense qu'il restera au moins trois semaines en détention. Le récit de cette matinée où l'ancien chef de l'état a eu plusieurs comités de soutien le long de son parcours jusqu'à la prison de la Santé. Main dans la main avec son épouse, Nicolas Sarkozy quitte son domicile du 16e arrondissement de Paris acclamé par la foule, rassemblé dans la rue. Applaudissement des partisans venus à l'appel des trois fils de l'ancien président de la République comme son ancien conseiller Henri Ganot Il assume il assume persuadé que il subit une injustice et je partage son sentiment personnalité politique et citoyens arbore en carte message de soutien et même son slogan de campagne de 2012 Je soutiens Nicolas Sarkozy et que je trouve que c'est un moment difficile pour lui donc euh, c'était important d'être là on n'est pas contre la justice mais le mettre en prison ça ça, ça nous touche énormément C'est pour ça qu'on est là Nicolas Sarkozy salue une dernière fois ses enfants puis une dernière fois la foule lorsque son convoi se met en route. Condamné en première instance, il prend la direction de la prison de la Santé, escorté par la police. L'ancien président de la République emporte avec lui trois livres symboliques, une biographie consacrée à Jésus et les deux tomes du Comte de Monte-Cristo, personnage romanesque emprisonné injustement avant de se venger. Depuis toutes ces années, j'ai assumé toutes mes responsabilités Je n'ai naturellement refusé aucune audience, j'ai été mis en garde à vue, j'ai été interrogé, ausculté, examiné. De telle façon que la présidente du tribunal l'a dit, il n'y a aucun enrichissement personnel à vous reprocher. Pas de financement illégal de ma campagne, pas d'enrichissement personnel. Et la conclusion qu'en tire le tribunal, c'est que je dois passer cinq années en prison et alors même qu'on connaît mon adresse, qu'on peut me reconnaître dans la rue, que j'ai assumé toutes mes responsabilités, le tribunal prononce l'exécution provisoire pour me voir dormir en prison le plus tôt possible. Je demande aux Français qu'ils aient voté ou non pour moi, qu'ils me soutiennent ou non, d'apprécier ce qui vient de se passer. La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités, je déférerai aux convocations de la justice, et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Ce qui va suivre est une lecture authentique de quelques extraits du livre « Journal d'un taulard » de Nicolas Sarkozy. Pour des raisons évidentes de respect et de considération, un acteur professionnel se prêtera au jeu, dans la plus grande déférence et politesse, pour vous permettre, ne serait-ce qu'une seconde, une toute petite seconde, d'imaginer la vie de cet homme innocent, injustement condamné et emprisonné. Il était président et il faisait du bon travail. Il avait commis, soi-disant, le crime le plus grave, en témoignant contre d'autres ministres qui avaient mal tourné. Nous vous invitons à écouter avec nous les mots, les pensées et la souffrance de cet homme innocent, celui qu'on appelait le petit renégat. Je me suis levé très tôt ce mardi 21 octobre 2025, c'était le jour de mon incarcération. Jamais je n'aurais imaginé franchir les murs d'une prison, ce n'était même pas envisageable. Je ne suis pas un homme violent, ni un agresseur. J'ai toujours payé mes impôts de façon scrupuleuse. Je n'ai jamais conçu, ni envisagé, quelque montage que ce soit. J'ai été durant 20 années le maire d'une grande ville, Neuilly-sur-Seine, sans que jamais un appel d'offre ou une procédure quelconque ait fait l'objet de la moindre remarque du plus petit incident. Que pouvait-il bien m'arriver À moins de faire preuve d'une imagination débridée ou de nourrir une paranoïa caricaturale, rien. C'était bien ma conviction et mon état d'esprit. La suite démontrera l'étendue de mon erreur. Et pourtant, en ce matin ensoleillé, alors que je traversais Paris vers la prison de la santé, je devais bien convenir que l'impensable était arrivé. Qu'est-ce qui avait bien pu me faire tomber du mauvais côté de l'histoire Qu'avais-je fait pour mériter un tel traitement Quel crime avais-je pu bien commettre Je dois reconnaître aujourd'hui la profondeur de ma naïveté. Jamais je n'aurais envisagé qu'avoir été porté au sommet de l'État pouvait constituer une telle menace pour ma famille, et pour moi-même. J'étais littéralement stupéfait par l'enchaînement comme par l'emballement des faits que j'étais en train de vivre. Le clou de cette comédie aura été mon arrivée à la prison, 25 minutes avant l'heure fixée initialement. Évidemment, avec une telle escorte, je n'avais été retardé, ni par les embouteillages, ni par les feux rouges. On a dû faire arrêter ma voiture et donc mon cortège, car l'administration pénitentiaire qui m'attendait depuis trois semaines, n'était pas prête. Le fugitif potentiel que j'étais patienta à 100 mètres de l'entrée de la prison, le temps qu'on finisse par l'accepter. Comment mieux décrire le spectacle d'une situation invraisemblable Nous demeurâmes ainsi de longues minutes sous le regard interloqué des médias du monde entier. Il y avait beaucoup d'excitation autour de nous. Personne ne comprenait cet arrêt. Les passants en profitèrent pour enrichir leur collection de photos et de selfies. J'avais été trop impatient d'être jeté en prison. Je finis après de longues minutes par être autorisé à franchir l'imposant portail en acier de la maison d'arrêt. Je l'avais vu dans des films ou des reportages, jamais de visu. En même temps que je voyais la lourde porte glisser vers, sur son rail avec Une lenteur solennelle, je pensais à l'ironie de la situation et à cette vie si étrange qui est la mienne. Pourquoi ai-je vécu tant de situations si extrêmes Je m'apprêtais à recevoir mon numéro d'écrou, le 3205-35. C'est ainsi que j'allais désormais être identifié. Quatre jours auparavant, j'étais Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République reçu par le président Emmanuel Macron en personne au palais de l'Elysée. A-t-on jamais imaginé un contraste plus saisissant Une situa une situation pardon plus ubuesque Je devais me pincer pour accepter cette réalité. La vérité m'oblige à dire... Vient effleurer nos songés La lutte garde en éveil alors je fonce Mon ciel est ouvert et mes pieds trop enracinés Ma route est longue et trop de carrefours me font hésiter Mon temps est parti, mon esprit glisse ailleurs Au fait du vent, mes chances en méchant, quête de récepteur Dans la poussière un écho Et qui pourrait y croire si ce n'est moi à travers mes paroles Je pas le temps J'ai pas le temps peindre seul é au fond de moi un peu la tindre, au bout, joie, les carla avait les larmes aux yeux je la serrais dans mes bras une fois encore je mesurais combien nous étions privilégiés de connaître cet amour qui avait si bien résisté à l'usure du temps ce moment partagé m'avait quelque peu rassuré J'étais presque apaisé, il était 16 heures. Il me fallait apprendre à gérer la monotonie de la solitude et du silence. La meilleure solution, et sans doute la seule, était de se mettre au travail. L'osiveté est le pire des travers, spécifiquement lorsqu'on se trouve privé de liberté. Il fallait que je me secoue. Je n'en avais ni l'envie ni l'énergie, pardon. Vrai. Pourtant, j'ai pris une feuille blanche, des feuilles blanches que j'avais emportées avec moi. Je m'assis sur la chaise inconfortable face à la petite table de travail. L'espace d'un instant, je me remémorais le bureau du général de Gaulle qui avait été le mien cinq années durant l'Elysée. Grandeur et décadence quelle nouvelle belle leçon d'humilité que j'étais en train de recevoir je voulais m'enrichir de cela pour ne pas subir surtout ne pas subir le miracle se produisit la première phrase est venue suivie de bien d'autres je m'attelais au journal d'un taulard je puis écrire ainsi de longues heures l'après midi passa vite Grâce à l'écriture, je m'étais évadé et avais pu faire abstraction de tout ce qui m'entourait. Ce fut le premier moment de calme et de sérénité. J'en avais tant besoin. J'appréhendais bien davantage la nuit que les journées. Je me demandais comment j'allais réagir. Lors de l'examen initial, le médecin de la santé m'avait proposé des pilules pour mieux dormir. Avec humanité, elle avait tenu à me mettre en garde. La première nuit est toujours un moment compliqué pour le nouveau détenu. Je la croyais sans peine, même si sans le vouloir, elle avait augmenté la pression. En me mettant face à une réalité que je tentais d'oublier. Je n'étais finalement peut-être pas plus fort que les autres. Et je n'avais vraiment pas besoin de ce rappel. L'obscurité était complète. Le bruit à l'extérieur était en train de redoubler. J'entendais des cris et des menaces qui m'étaient maintenant clairement destinées. J'étais seul. Les surveillants de jour étaient rentrés chez eux. J'appris par la suite que, durant la nuit... Le nombre de surveillants de cette prison qui compte 1100 détenus parmi les plus dangereux de France était réduit. Ce n'était guère rassurant au regard de l'ambiance hostile qui avait prévalu à mon arrivée dans l'établissement. Dans cette atmosphère désespérante, autant que menaçante, j'ai soudainement éprouvé le besoin de m'agenouiller au bord de mon lit. J'ai prié. Je ne l'avais pas vraiment choisi ni réellement décidé. J'y avais pensé avant d'entrer en prison, j'avais imaginé le faire, mais en situation c'est venu comme une évidence. Je suis resté ainsi de longues minutes, je n'ai pas vu le temps passer. Je priais pour avoir la force de porter la croix de cette injustice. Cela m'a fait du bien, je me suis senti plus serein et plus fort. Et si la prière devait être le chemin pour résister, je décidai de l'emprunter aussi souvent qu'il serait nécessaire. Ce fut la première expérience positive de ma vie en tant que prisonnier. Avec tous ces témoignages de français, j'ai senti combien la France était profondément ancrée en moi et combien je lui suis attaché. Avec l'épreuve, j'ai dû réfléchir au bonheur, à sa fugacité et au prix qu'il fallait payer en retour. Les hauts et les bas si intimement liés. Rien n'est gratuit dans la vie. Tout produit son lot de conséquences. Avec ce livre, j'ai dit la vérité de mes sentiments sans les travestir. Je n'ai de compte à régler avec personne. Si ce n'est qu'avec le mensonge. Il me reste une promesse à tenir. Elle pourra paraître étrange, puéril impudique. Mais je me la suis faite au cœur de la nuit de la santé. Je me dois de la tenir. Si je sortais de, de cet enfer, j'irai à lourde voir les malades et les désespérés. Je passerai la journée avec eux, en leur compagnie dans les piscines du sanctuaire. Quelques mois auparavant, la lecture de Zola m'avait fait découvrir Lourdes, je ne connaissais pas avant, à laquelle il a consacré un livre magnifique. Cela m'a tellement aidé de penser à ceux qui souffraient bien davantage que moi. Je leur dois, à eux aussi, d'avoir pu tenir. Cette promesse sera donc honorée comme toutes les autres. La vie qui passe et qui propose tant d'épreuves qui permet de renaître plus fort, plus mature, plus grave. À la santé, j'ai recommencé ma vie an inmate at County Detention Facility. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello. Hello. Have you ever thought of suicide? On a jail call while your mother cried. She ain't understand you had to ride. It was him or you, it was do or die. Pick up, I'm on a jail call. Pick up, I'm on a jail call. Pick up, I'm on a jail call. I got some shit I gotta tell y'all. Slowly walking down the corridor. I got four in, 24 more. They saying free me on the internet. I'm an hour away, and get a visit yet. Plus my commissary get low. My niggas on trial, they don't blow. But if they beat the case, that'll be the day. Cause them niggas fighting murders with the lead aid. All this time, this can't be real. Man, I should've took a plea deal. The whole system need to rebuild. Shit, look what they did to Meek Mill. Plus, my bunkie is a junkie. My baby mama told my mama she don't want me. She told me what well, she got to visit for. And I should never bring my child on no visit floor. Have you ever thought of suicide? <laughs> <coughs> on a <laughs>